Salut tout le monde, bienvenue dans hors jeu, nouvel épisode de ce beau programme sur la thématique du hockey. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Godbout Hey, hey, hey, salut JB. Enregistrement matinal, on reprend nos bonnes vieilles habitudes de la saison 1 de hors jeu. <rire> je viens de manger des crêpes et je bois un verre de lait. Je prends mon café j'ai troqué mon, mon ah. café pour... Euh, non pris ma bière pour le café. <rire> C'est le matin, hein? C'est le matin. <rire> normalement le show va être pareil comme un show de soir. Ça, ça va être la même affaire avec autant de dérapes sauf que euh, sauf ça ne sera pas les mêmes causes. Ça ne sera pas l'alcool, ça va être juste le fait qu'on est mêlés. Ouais. Euh, plaçons les gens un petit peu dans le contexte. Nous sommes le 15 octobre, donc le Canadien de Montréal a une fiche de 4 victoires, 0 défaites euh, C'est... Euh, C'est le début d'un nouveau temps avec Captain Pacheretti et ce soir, il y a un match. Donc, euh, <rire> j'espère que vous allez écouter le show avant que le match se passe parce que ça se peut qu'il y a des affaires qu'on dise qui sont comme plus vraies. <rire> Genre que s'il y a une victoire, c'est comme un record de, de, depuis le début de l'histoire du Canadien. Un début de saison 25 victoires de suite. Puis s'il perd, ben, ça fait juste Une défaite, là. <rire> c'est la loi de la moyenne qui rattrape le CH. Exactement. Euh, je veux savoir, Jerry, en commençant, qu'est-ce que euh, qu t'impressionne que le plus chez le Canadien de Montréal depuis euh, le début de la saison? Euh, ben, les, les quatre victoires de suite en partant, ça c'est sûr. Euh, je, honnêtement, je ne m'attendais pas à, à ce qu'il en gagne autant de suite, malgré le fait qu'on on, euh, s'entend, le début de saison est assez relax du CH. Là, Toronto. Euh, les Bruns qui, euh, pour le moment, n'est pas un gros club. Ils ont gagné euh, hier leur premier match. Oui, ils ont gagné hier, effectivement. Mais on, en partant, nous, quand on les a pognés, nés, t'es était pas là. Fait ouais. que t'enlèves un méchant gros pilier. Euh, sinon, euh, moi, je pensais qu'on allait perdre celle contre euh, Ottawa. Puis finalement, Mike Hendon euh, a fait la job. Puis... Euh, Celle de Pittsburgh, j'étais comme partagé, j'avais deux scénarios. C'est soit que les Canadiens gagnent genre 3-1, ils ont gagné 3-2. Euh, ou bien, ils se font éclater parce que euh, Cassel, Crosby Mankin Malkin se réveillent tout en même temps et qu'ils remplissent le filet. <rire> euh, finalement, c'est n'est pas ça qui est arrivé. Non. Euh, même que euh, j'ai même pas reconnu les Pingouins tellement que c'était... Euh, tu sais quand un des highlights du match c'est euh, Sidney Crosby, il va de son premier tir au but de la saison. Ça, qui se pogne avec des joueurs du Canadien ou bien que Malkin en gueule, Garnquist sur le banc. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en ce moment chez les Pingouins. Euh, moi, je pointe du doigt le coach, to totalement. Euh, Puis la chimie entre Crosby et Kessel, euh, j'ai l'impression que c'est pas encore au point. Euh, fait que c'est soit que tu laisses ça comme ça puis ça s'arrange ou ben euh, tu le mets avec Malkin La question c'est de savoir est-ce que ça va le devenir un jour c est, c est, cette ouais. chimie là, ne euh, veux, veux pas les gars euh, est-ce qu'ils ont joué tant que ça avant ça dans les, dans, dans les compétitions internationales oui ils ont déjà été sur la même équipe mais sur le même trio pas vraiment C'est pas parce International, que... International les deux peuvent pas jouer ensemble Euh, ah non, c'est vrai. Okay, oui, j'avais l'impression, j'avais dans la tête qu'il était canadien parce qu'il jouait avec les, les Maple Leafs de Toronto. Fait que tu sais, ils ont jamais joué ensemble. Et là, tu te dis, ben, vu qu'il a scoré presque 40 buts dans une équipe de merde, il va en scorer 60 dans une bonne équipe avec des bons coéquipiers. De mais c'est pas juste ça, là, OK? C'est pas genre 1 plus 1 donne 2. Des fois, 1 plus 1 donne 73, genre. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais je pense que ça marcherait. J'ai juste l'impression que le système que le coach a amené. Fit pas avec les joueurs qu'il y a à Pittsburgh. C'est tellement du temps. Hey, sérieusement, la game contre le Canadien, s'ils n'ont pas fait 20 offside, c'est beau. Les Pingouins étaient tout le temps offside. Ça n'a même pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, mais non, je, je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber si ça continue comme ça. Parce que là, présentement, ils n'ont aucune victoire. Euh, Puis c'est clairement un club que besoin de victoire, puis avec le talent qu'il y a là, Malkin a un point, Crosby, je pense qu'il n'y a rien comme point, Kassel a un but, en tout cas, ça fait vraiment beau. mais pour revenir au CH, parce que c'est de ça qu'on parlait au début, euh, j'aime, ce qui m'impressionne, c'est que les quatre trios fonctionnent, ce qui euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, les, les, les quatre trios sont, sont tellement bien balancés que tout va bien, Euh. Kerry Price, bah tu il m'impressionne. Je... Ben oui, mais il a volé un match. Oui, non, mais il joue quand même bien. Je veux dire dans le sens qu'il il est solide, il, il a pas laissé passer des des, des petites affaires. Euh... Non, mais le club joue bien en avant de lui. La preuve, ça, Mike sûr. Condon, il a été d'une victoire relativement facile contre les, les sénateurs d'Ottawa. Puis ça, c'est un travail d'équipe là. Ouais, ben en fait, ça, ça m'amène à mon point, c'est cette année, là, depuis les quatre matchs, parce que c'est la première année, je pense que j'ai autant de matchs au début de saison. Euh, J'ai vraiment une impression que le CH joue en unité, mais vraiment une unité, là. pas. Euh, oh, il joue en Non, non. J'ai l'impression que tous les joueurs c'est une personne quasiment. Je... ça joue tellement bien ensemble que ça a l'air facile. Il y a, il y a pas de. Tu sais, oui, on échappe peut-être un petit peu ça ça paraît pas autant. Tu sais, puis justement comme tu viens de dire, ils jouent tellement bien en avant que le Goer n'a pas besoin d'en voler une. Mais bref, c'est beau à voir. Moi, j'ai hâte à la première défaite de, de Mike Condon. Pas, pas parce que je veux vivre une défaite du Canadien, là, mais parce que je suis convaincu que euh, genre, le journal de Montréal va dire « Bon, enfin, une équipe a percé Condon. » Ouais, ouais je, mais ça, c'est Je suis déjà tanné des de jeux. Les, les mauvais jeux de mots là, avec Condon. Je suis déjà tanné, Ah oh ouais, mais là, c'est overtro, hein. On s'entend qu'il y a un nom facile pour ça aussi. Euh, il a préservé la victoire. Ah, oh, c'est n'importe. <rire> mais bref. Puis euh, sinon j'ai des surprises euh, individuelles. Ouais? Euh, genre? Euh, ben ça me fait un peu mal, mais en même temps, je suis content pour eux. Mais euh, à la défense, euh, Tom Le Chat Gilbert. Euh, Le chaton? <rire> Bah il joue bien. <rire> Sérieux, non, mais, <rire> sérieusement, tu, je, on dirait que j'espérais qu'il joue mal pour pouvoir il rentrer dedans. Mais, ouais, juste pour pouvoir le détester encore. Tu sais, comme genre avoir alt qui s'en aille, puis euh, ça va être mon prochain hashtag, Gilbert Runa un million. Mais, <rire> <rire> mais depuis les playoffs l'an passé, il euh, n'y a rien à se reprocher vraiment, là, le, le chaton. Il a, a trouvé sa place, puis je pense que ça l'aide de jouer avec un jeune, parce qu'il joue... En général, euh, avec Beaulieu. Puis euh, Beaulieu, euh, lui tout, il a steppé sa game, ça n'a même pas de bon sens. Mais euh... Euh, Beaulieu, euh, euh, le chaton, on parle de le, la troisième paire. Donc, ouais. les joueurs offensifs qu'il affrontent c'est des moins bons joueurs. Tandis que l'an passé, quand il y avait des, des mauvaises périodes, euh, il était plutôt sur la deuxième paire de défenseurs, donc de meilleurs attaquants. Donc, on a réussi à le placer dans un contexte qui l'avantage. Bon, on l'a mis en la bonne chaise. Oui, c'est la profondeur du Canadien de Montréal cette année qui, euh, on voit les effets. Oui. C'est vrai parce que même en, encore là, euh, ben, en tout cas, lui il a gardé sa place, mais même Emeline, euh, je suis obligé de dire que surtout le dernier match, là, euh, il était solide. Il, en fait, il est solide depuis un bon bout. C'est sûr qu'il y a encore des petites... Euh, moi, moi, ce que j'aime qu pas, c'est... Il va toujours avoir des lacunes défensives puis il y aura zéro instinct offensif. C'est sûr. Mais overall... La chaise qu'on donne de défenseur robuste, il remplit le rôle. Oui, ben je pense qu'à chaque fin de match, il doit dire sûrement un ou deux merci à Jeff Petrie. Mais euh, <rire> on s'entend que Petrie l'a sorti euh, d'embarras peut-être deux ou trois fois depuis le début de la saison. Merci, camarade. <rire> oui, non, mais en tout cas. Bref, Emily, je trouve qu'il joue quand même bien à part ses mises en échec qu'il sort du jeu, mais il a fait une bonne coupe de mises en échec qui a sorti l'autre du jeu. Fait que ça, ça a fait. Ça, ça, ça se balance. Mais ça, c'est l'expérience aussi, c'est de savoir calculer quand est-ce que tu y vas ou que tu y vas pas pour le hit. Oui, mais, mais ça fait quand même assez longtemps qu'il est dans la Ligue nationale pour avoir déjà cette expérience-là, selon moi. Puis quand il est arrivé à Montréal, c'est pas pour rien qu'on l'appelait Emeline boum Boom, euh, Boom Emlin parce que euh, ce gars-là il faisait des mises en échec, il calculait bien, puis on m'a dit qu'il a comme perdu ça. Mais euh, sinon, à l'attaque... Euh, Ben, moi, c'est le, le trio. Le, le quatrième trio qui m'impressionne. Ça n'a même pas de bon sens. Euh, même au dernier match, on l'a vu, ils ont joué plus que le troisième, quasiment. Euh, tu sais, Torey Mitchell, euh, moi, je sais, il ne me levait pas le poil sur le bras, là. Euh, Puis, finalement, t'sais, il, t'sais, il est impliqué. Il est quand même bon ses mises en jeu. C'est un bon centre. Euh, il est bon défensivement. Puis, quand qu il se fait barouetter, euh, il, ça ne dérange pas d'aller dire à l'autre joueur... Pis, euh, Gars, hey, euh, tu sais, combien tu me lâches parce qu'il monte en mode frappé. Ouais. Euh, Brian est... Flynn est l'attaquant avec le plus d'occasions de, de marquer jusqu'à maintenant en début de saison. Ouais. 8. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le, le gars n'a pas la finesse pour pouvoir compléter ses jeux, mais au moins, il crée quelque chose que auparavant, le quatrième trio était pas capable de générer. Non, c'est ça. Puis même avec euh, Devin Smith Pelé, euh, comme, moi, moi je. Honnêtement, j'ai toujours un peu aimé ce joueur-là, même euh, quand il s'est fait repêcher. Euh, avec les Docs, euh, J'aimais le style de joueur qui était. Puis euh, j'étais content que le Canadien ait le cherchait pour euh, y aller. Euh, mais. Euh, mais avoue qu'on souhaitait un gars de 3 ou 4, euh, au deuxième trio. Puis finalement, c'est un gars de 4 qui est dans la bonne chaise. Oui, mais c'est parce que même encore là, je veux dire, il, il est efficace ou est-ce Je pense que cette année, il a une meilleure attitude. Euh, dans, dans, dans le cas d'entraînement, c'était.. Euh, coup-ci, coup-ça, mettons, là, tu sais, c'était pas... Euh, il, a, il a pas fait des flamèches, mais il était quand même correct, puis depuis le début de la saison, euh, l'échec avant, il plaque, il est tout le temps sur le jeu, le deuxième effort, puis c'est en plein ça qu'on veut de lui, puis je trouve que c'est un... Je sais pas, c'est... C'est comme tu dis, il, il, a, il, a sa, il a sa chaise... Euh... Puis à Montréal, tu sais, c'est tout le temps comme ça. On va, on va donner un gars de troisième trio, puis on espère avoir le, le premier centre de la Ligue nationale. Non, ça arrivera pas. À moins d'un tour non. de magie. Là. Mais c'est ça, t'sais. Tu je pense que Smith Pelly il est arrivé ici justement avec hey, c'est un top 6, mais non, c'est pas un top 6. Ça va être un 3-4ème trio qui va faire sa job. Puis euh... Non, c'est. En gros, c'est pas mal ça mes surprises. Puis, euh, je vais faire le défaitiste, mais je pense que cette surprise va arrêter ce soir. Pour ma ouverture. tu penses oh. que... Ah. ah Écoute, ben, dernier game, moi, j'étais comme... Ah, J'ai comme un feeling que Pittsburgh va nous planter genre 5 à 0 juste parce qu'on est trop bon depuis le début de l'année. Euh, je n'avais pas raison. fait, tu sais, Moi, je dis 2-1, peu importe l'équipe. Ça va être serré comme match. Euh, ça sera pas du 6 à 5, mettons, On verra, on verra. Euh, ça s'est déjà terminé 8 à 2 un match Rangers contre euh, Canadiens. Moi, ouais, pour les Rangers ou Canadiens? Ouais, pour les Rangers euh, en série, le match que j'avais été voir en finale de conférence il y a deux ans. Euh, ouais, bah euh, c'est. non c'est Ça Ça oui. arrive, là. On verra, mais j'espère une victoire du Canadien. On le souhaite. Euh, sujet de ton bar, euh, Jerry? Ben Écoute, euh, avec ton sujet, tu viens de me brûler trois sujets. Ah, c'est ouais. <rire> <L> <why? rire> J'avais que le CH commençait fort, euh, mes surprises sur le Canadien, puis je voulais parler de Pittsburgh et le fait que Kessel, Crosby et <rire> Malkin étaient en panne. Fait que... Euh, tu, tu viens de brûler ça d'un coup. <rire> mais euh, c'est pas grave, parce que j'ai des surprises euh, dans le Canadien, mais j'ai aussi des surprises à travers la ligne nationale. Euh... Je dis ça le même, mais... Euh, Arizona euh... <rire> ça commence bien l'année. Oui, ça va bien. Euh, trois, trois victoires en trois matchs. Tour du chapeau hier pour euh, Anthony Duclair. Euh, Max Domi un sale shot du revers je ne sais pas si tu as vu les highlights de la game j'ai pas vu les highlights mais j'en entends parler <rire> ah écoute c'est euh, beaucoup beaucoup de vitesse ce trio là du Claire Domi là, euh, ça va de l'avant en plus avec Ekman Larsson euh, en défense qui relance l'attaque comme un dieu ça va extrêmement vite pour les équipes adverses je pense que ce club là euh, va s'améliorer pas mal plus rapidement qu'on pensait Ils ont fait une vente de feu, mais ils ont été chercher les bons éléments. Et au lieu de miser sur des choix à repêchage, ils ont été chercher des, des prospects. Euh, donc, tu sais, ils ont sauvé un an, deux ans peut-être de, de, euh, de médiocrité pour revenir de l'avant. Euh, ça fonctionne. Ça marche. Euh, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, la formule, ça fonctionne. Ben, en plus, je pense que l'équipe on s'entend, c'est juste trois victoires, là. ils peuvent ne pas faire les séries aussi, c'est juste que perds, pour un début de saison, c'est impressionnant Duclair a déjà 5 points ça roule, puis je pense qu'on a trouvé le futur premier trio des Coyotes ils sont euh, pas super gros par exemple ils ne sont pas gros, mais ça. éventuellement ça... la rigueur de la saison peut-être ça va les nuer. peut-être, mais tu sais ça peut c'est de bon augure puis je pense que le marché des Coyotes pour des vétérans qui sont quand même bien puis que tu ils peuvent aider une jeune équipe je pense que le marché peut être attrayant malgré que c'est dans le désert euh... en fait c'est le gros avantage c'est le fait que ça soit justement dans le désert si le club peut se mettre à gagner tout le monde va vouloir aller là, là. ah c'est sûr euh, ça va être comme en Californie tu vas te promener personne ne va te reconnaître exact puis euh, sinon aussi j'ai euh, ça c'est ma surprise euh, favorable parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils gagnent trois matchs euh, mais j'ai des surprises euh... Négatives, si on veut. OK. Euh, Anaheim, qui justement se sont fait planter par euh, les Coyotes. Ouais. Qui commence l'année avec euh, aucune victoire, trois défaites. Ça va pas bien. C'est. Euh, ben moi, c'était mes favoris pour la finale euh, de l'Ouest. Ben moi, c'est euh, là. Je pense qu'ils vont se replacer. Je pense ouais. qu'il y a trop de talent dans cette équipe-là pour, pour pas que ça fonctionne. Écoute, dans le bottom 3 de la Ligue, t'as Anaheim, t'as Los Angeles, tu t'as Pittsburgh. On s'entend-tu que c'est pas supposé, là? Non, pas vraiment. Ben, je, comme tu dis, Anaheim vont se remplacer probablement. Euh, Los Angeles, qui est mon autre euh, déception, c'est dans le fond, ils ont laissé, là, ils reprennent là où ils, le, ils ont laissé. Euh, c'est carrément ça. Je veux dire, on dirait que l'équipe, ça fonctionne plus. Euh, D'après moi, Darius Sutter rentre dans la course pour le coach qui va se faire mettre dehors en premier. <rire> euh, sinon, non, j'ai de la misère à voir. C'est une autre équipe justement qui a beaucoup trop de talent pour se retrouver avec trois défaites en partant euh, Pittsburgh comme tu as dit on en a parlé tantôt euh, je comprends juste pas je pense que l'équipe qui a le plus de chance c'est à même de s'en sortir en, en, euh, non Los Angeles j'ai peur pour eux autres honnêtement euh, ben écoute Loucheek je ne sais pas cette transaction là est fait vraiment du sens. Ils ont été chercher Luchik pour donner du, du grit, puis le gars, euh, premier match, en ah envoyer ouais, suspension, puis vrai euh, ah ouais, des, des gestes qui euh, font pas de sens, ça se fait frapper, euh, frapper légalement, puis euh, essaye d'aller faire de la brute au banc de, de l'équipe adverse. Euh, Je pense que la Ligue est rendue ailleurs, puis c'est le genre de joueur qui a de la misère à s'adapter. Et ça, les Kings, ils n'ont peut-être pas vu venir. Non, ils ont frappé un... Ils ont frappé une fausse balle avec ça. Ouais. le Fire un ils ont frappé à fausse balle. Puis ils ont échangé leur gardien de but, euh, Martin Jones, euh, aux euh, Sharks de San Ça c'est directement dans le cours. là. C'est des adversaires récurrents. Et en fait date... ils l'ont changé aux Bruins puis les Bruins ont échangé après. Ouais ouais c'est vrai. Mais tu ça veut dire que tu as un joueur qui était dans ta cour, qui est rendu dans la cour ennemie puis qui te fait du tort aussi, tu sais. Il y a deux blanchissages en partant. Fait ben oui en fait. Faire... Non c'est c'est vrai je pense qu'il y a eu euh des petits problèmes d'évaluation d'effectifs, mais euh, non mais Luchik, euh, je pense que c'est tellement le genre de joueur que même plus sa place dans la Ligue nationale, honnêtement je... je pense que c'est un des joueurs que je déteste le plus. C'est mon Every à moi. <rire> c'est un, un, un goon de luxe, tu sais genre un goon plus plus dans une Ligue nationale plus lente. Oui, il était capable de tirer son épingle de jeu, mais dans une Ligue nationale comme aujourd'hui, c'est pas pour rien que les Duclair et Domi marquent des points puis ça fonctionne. C'est que c'est les gars qui sont des marchands de vitesse. C'est pas des. Euh, c'est pas des, des rentes dans le tas. Écoute, duclair est à 5 et 11, c'est le plus gros des deux. Là. Ouais. Euh, Domi, je pense qu'il est à 5 et 9, 5 et 10, un affaire comme ça. Tu sais, c'est des là c'est des nains. Là. <rire> des chouffleurs, oui. Ouais, ouais je vais te bloquer, euh, notre <rire> club euh, de NHL. <rire> ouais, non, mais non, c'est en plein ça. Je pense qu'il euh, fait plus partie de la génération actuelle. Je dis pas que l'ouchik est pas bon parce que je suis pas mal sûr que le gars s'y se concentrerait à jouer au hockey, à patiner, puis... Euh, Tu sais le, le gars il a du talent pareil, c'est juste que je pense qu'il a tellement sa tête à frapper, euh, déranger, mais déranger de manière malsaine, j'ai l'impression. Mais c'était la mentalité des Brooms aussi, là tu te avec les Kings qui n'ont jamais présenté ce visage-là, qui grâce à lui essaie justement de rajouter du grit, mais tout seul à ramer dans un sens, ça fait pas que le bateau tourne puis il va avancer de ce bord-là. Ouais mais tu sais il, il a dérangé l'adversaire il, il a avoir du grit mais je trouve qu'ils n'ont pas la bonne manière c'est pas euh... tu sais il y en a des joueurs dans les nationales là qui, qui dérangent là. tu sais qui a la gueule tu l'as vu rentrer dans quelqu'un puis vouloir le tuer puis pas euh, tout puis il dérange là Ouais. il, il fait bien sa job c'est sûr que mais il y a ça c'est plus, plus saison... de, de peste là. ouais non oui mais c'est c'est quand même une peste avec du talent je veux dire. le gars dérange il est devant le net C'est sûr que, comme je dis, le début de saison, il est, il est moyen en ce moment, là, mais tu sais, il fait la job pareil, c'est juste que les points ne rentrent pas. Mais euh, non, moi pense... Hey, bon, je pense. Bon, imagine! Je suis parti dans une fabulation, là, Mais imagine notre Gallagher avec le format de Luchik, là. On ça aurait serait... un espèce de joueur. Là. Oh oui, ce serait assez incroyable. Mais ben, ça n'arrivera pas. Ça arrivera pas. <rire> mais moi avec Luchik, là, je regarderais Gallagher, là, surtout qu'ils se connaissent, là, parce que les deux viennent du même coin, je pense. Où... Pas trop. Euh, là. Possible. Puis, euh, il me semble que j'essaierais de copier son genre de jeu. C'est sûr qu'il est moins rapide, mais je ouais. comprends le, la parenthèse fait que non c'est toi tavais avais tu es surprise en nationale euh, équipe joueur ou surprise euh, ouais moi c'est sûr que les deux gars qu'on qu regardait beaucoup euh, en début de saison pour euh, le trophée Calder Jack Eichel euh, lui il marque régulièrement des beaux buts des passes euh, est une partie prenante importante de, de l'offensive des, euh, des Sabres euh, il atteint les il est plus haut que ce que je pensais qu'il était pour être actuellement Et à l'inverse, euh, Connor McDavid, ça ne fonctionne pas. Euh, en fait, je pense que c'est n'est même pas McDavid le problème. Je pense que c'est carrément l'équipe au grand complet encore Edmonton. C'est décousu, il n'y a, euh, a rien qui fait de sens. Il y a du talent offensivement là-bas comme ça ne se peut pas mais on n'est pas capable de rien générer. La défense n'est pas capable de relancer l'attaque rapidement, donc euh, directement les gars en attaque sont couverts par, euh, par l'adversaire. On tricote ben trop serré. On euh, n'a on, on pas de système de jeu et ça fait extrêmement mal. Moi, je pense qu'on s'enligne encore pour aller chercher un premier choix overall et euh, ça va être un défenseur. Ça, prend, ça lui prend un def de premier plan parce que euh, ça ne fonctionne pas. Là. La recette actuellement, c'est tout croche encore. Ça va lui prendre un coach d'expérience. Euh, euh, c'est McLellan, l'ancien des sharks. Il a quand même l'expérience. Oui, mais tu sais que. Pas dans le sens que ça va lui en prendre un autre, mais dans le sens que va falloir qu'ils commencent à établir des, des, des patrons de jeu, une stratégie, puis de l'inculquer à ces kids-là. Mais je pense que c'est ça le problème. Tiens, ça à fait dire. beaucoup d'enseignements rapidement à beaucoup de monde, C'est ça. Je pense que c'est le, le temps va faire du bien euh, à Edmonton, dans le sens que. Je suis pas mal sûr qu'ils ont un bon système de jeu. T'sais, je veux dire, euh, il a fait c'est classes avec San Jose, qui ont toujours été une puissance, sauf en, en Syrie. Là, mais mais tu sais, je... t'avais des gars comme Thornton, t'avais Marlot qui lidait ton attaque. Quand les kids ils rentraient, là, tu lui disais Ouais, oh, on va faire ça, ça, ça Ils pouvaient montrer l'exemple. Là, t'as personne qui fait ce rôle-là avec les Hollers d'Edmonton. C'est pour ça qu'il deux autres, je je, je connais à Montréal, puis je serais Hey, Play es-tu disponible? Exactement. Puis moi, je dis « Ah, il est disponible. Une coupe de jeunes que j'aurais besoin. » Tu sais, je parle de Marlowe puis de Thornton. Les Oilers, c'était eux autres. là. Un Thornton, oui, OK, en série, il ne fait rien, mais ça fait longtemps qu'on ne les a pas atteints, les séries, donc ce n'est pas bien grave. Et Il pourrait aller solidifier l'attaque des Oilers, prêt à devenir un leader pour cette formation-là. Et un duo thornton mcdavid sais, ça pourrait faire des flèches je ne sais pas à peu près, Je sais pas, tu sais, tu présentes ça, là, tu fais l'offre, tu vas voir le, le gars directement, parce que on, comme on disait au dernier show, Thornton a 100% le contrôle de sa destinée, tu vas le, le, le flatter dans le sens du poil, lui directement, tu vas même pas voir le DG de l'équipe. Hey, tu pourrais jouer avec McDavid, tu pourrais relancer ta, ta carrière, tu pourrais avoir euh, une coupe de saison encore assez productive, on pourrait aller chercher du succès ensemble. Tu n'es pas heureux nécessairement où est-ce que tu es actuellement. L'équipe te veut pas, mais nous autres on te veut vraiment. On va te mettre dans un environnement gagnant, on va t'encadrer pas mal convaincu que tu pourrais peut-être le faire changer d'avis, tu après ça, tu iras négocier avec le avec le DG puis le propriétaire qui dit kick les dehors, kick les dehors, fait que tu, qui vont vouloir l'échanger pour une bouchée de pain probablement, tu Ah ouais, c'est sûr. Non mais ça serait en plus on sentait qu'Edmonton, Edmonton y a nom du stock là qui peuvent échanger là. Ouais. sûr quand il la valeur de Turtle est moindre pour euh, plusieurs facteurs. Fait. oui puis avec son gros salaire puis toute la patente l'âge. Je suis convaincu qu'on est capable d'aller chercher ce, ce genre de joueur-là pour un prix qui est intéressant. Puis en même temps, tu, tu vas chercher ton tonne, puis euh, peut-être un prospect en défense, puis tu as tu offres de quoi là, Deux éléments d'attaque versus un, euh, un d'attaque, puis un def, là. puis tu essaies de, de, de tricoter de quoi Je pense que c'est faisable. Mais ces deux équipes dans l'Ouest, les DG, ils voudront pas. C'est tout le temps ça. Là. Ouais, ça, il va se retrouver dans dans la liste. Tonton, probablement. Mais euh, non, euh, c'est intéressant, mais euh, mais ça arrivera pas. Je vous le dis tout de suite là. Non non non, ça c'est sûr. <rire> ça, si ça arrive, c'est parce qu'on a dit que ça arriverait pas. <rire> Exactement. C'est juste nous contredire. <rire> mais non, t'as raison. Aikel euh, euh, avec David parce que c'est comme sur toutes les euh, C'est le début d'un éternel débat. Euh, présentement, je pourrais te dire que a euh, l'avantage, mais demande tu le vois de toute façon sur sa fiche de points à cause de ses deux buts. Mais je pense que le meilleur facteur pour évaluer les deux joueurs, là, présentement, c'est que Jack Eichel, il est déjà 16 NHL. Il est déjà assez gros pour être dans les nationale. C'est un peu comme quand on avait Galchenyuk, c'est le même principe. Là. Le gars, il était déjà gros pour la ligue. Euh, McDavid, il est quand même petit. Mais euh, je pense, moi, j'ai le feeling que les Oilers vont se replacer. Euh, parce que, comme tu dis, là, c'est du bourrage de crâne, de système de jeu, puis ça fait combien d'années que les Oilers croulent, sont tout le temps dans le bas fond à cause que c'est juste un... On s'entend, là, c'était juste un, un jeu de chaise musicale, puis les DG, tout, ça se fait juste se promener là dans, dans l'organe de l'équipe. Mais là, c'est vraiment un gros ménage, c'est tout du nouveau stock, il euh, faut s'habituer, si on veut. Euh, Je Pense qu'ils vont se replacer, ils font peut-être pas ici rien encore, mais ça va être quand même mieux. Puis que l'année prochaine, ça va sûrement être. Je le dis tout le temps. Dans deux ans. Pas cette <rire> euh, année, l'année prochaine. Puis dans deux ans, on va dire dans deux ans encore. C'est ça, c'est l'éternel deux ans. Ouais. Mais euh, tu sais, comme tu parles c'est le, le, le, le la course pour le Trophy Calder, euh, McDavid, Eichel. Ça serait-tu bizarre que ce soit aucun de ceux-là qui l'est? Comme j'ai dit euh, dans un show précédent, il y en a tout le temps un là, qui pop là, que, il y a genre 23-24 ans puis c'est une recrue parce qu'il n'a a jamais joué mais il s'est développé dans la Ligue Américaine puis il arrive. C'est un peu ça, là, Anthony euh, Duclair. Ça pourrait être le, le futur Calder. Effectivement. Lui, euh, présentement, il est, en, il est en liste de tête. Il est en tête de liste. C'est le matin. Euh il y a déjà 5 points euh, encore là, il va tous s'essouffler avec son 5 pieds 11 euh, quoi, 175 livres ou quelque le genre. Euh, non mais je, ça, ça serait drôle, ça Attends ça... que euh, si le monde a comme miser sur euh, McDavid pour le trophée Calder. Ça va faire de la perte. <rire> oui, sûr mais ça c'est tout à l'avantage des loteries hein. Ouais, effectivement. Euh Autre sujet, moi je, je te demande, là, le Canadien, quatre victoires, tout va bien, la, la vie est belle. Euh, le Canadien de Montréal est probablement la seule équipe à avoir du succès dans les quatre dernières années puis à avoir quand même des rumeurs de crisser dehors <rire> le coach. C'est quoi la part de responsabilité de Michel Therrien euh, dans les succès de son équipe cette année? Ben, honnêtement, euh, je suis pas un grand fan de Michel Therrien. Euh... Mais je suis forcé d'admettre que je pense que c'est un gars qui, qui prépare quand même assez bien ses joueurs. Euh, autant lui que Bergevin, là, je, je pense que les deux font quand même beaucoup de, de pushing, si on veut. Ce n'est pas pour rien qu'un joueur comme Devante Smith-Pellet a perdu du poids. Euh, la motivation, je sais pas. On dirait que l'équipe arrive tout le temps super bien préparée. Hein. Sont, sont rapides, sont en forme, sont, fait que je pense que sont quand même assez stricts sur certains points. Pas de là à dire que c'est un sergent militaire, hein, mais je... ben je pense que c'est beaucoup la préparation. Euh... Mais c'est -ce vraiment terrien ça. Ben oui, c'est oui. le préparateur physique puis euh, de voir ouais. le, le, le, le DG qui est plus chêpé que le trois quarts des gars puis ouais mais c'est ouais non je je comprends mais tu sais c'est lui quand même qui dit ok on a un entraînement ça euh, c'est euh, je sais pas c'est mais le coach c'est plus l'aspect stratégie dans, dans, dans le jeu de changement de ligne ces affaires là de, de, de dire qui fait quoi à quel moment l'aspect physique des joueurs je pense que c'est plus c'est plus les, les, les tout ce qui est coordonnateur les gars de, qui s'occupent du département physique des gars là. ah ben on je joue cule deuil euh je sais pas il, il se parle de coacher nécessairement mais il, je pense qu'il est aussi chanceux d'avoir des joueurs comme Patrick Suban, puis Carey Price euh, sous sa main euh... ben, je pourrais pas te dire c'est un bon coach oui c'est pas le meilleur de la ligue selon moi hein, même si euh, il commence tout le temps l'année avec des, des bonnes statistiques il fait la job je, je peux pas plus en dire sur euh, rien que ça je veux dire, Quand même une bonne préparation, on met les bons joueurs sur la glace au bon moment, euh... ça ressemble à ça. <rire> <rire> je <suis> plate, hein <rire> Non mais écoute, on a un échantillon de 4 matchs aussi là. Ouais, non, bah ouais, mais tu peux me baser aussi sur les anciennes euh, années. L'année passée, le monde m'a dire, ah oh, t'as rien, il est chanceux d'avoir Price, tu sais. Euh, ouais, mais en même temps, il a mis les bons joueurs au bon moment. Un je... petit encore qui, qu'il euh, menote l'attaque de son équipe. Parce que ça, c'est une critique qu'il y a souvent envers Terrien, mais en même temps, le, le gars, il connaît les effectifs qu'il a. Puis, si il y a gens qui lance pas, qui sont pas capables de créer de l'attaque, il ne fera pas faire des jeux qui créent de l'attaque. Sauf que cette année, notre offensive est plus balancée, c'est <coughs> un peu n'importe où. Fait que c'est plus facile d'avoir des stratégies offensives. T'sais. Ouais, ben c'est aussi. Euh, il est quand même bien balancé ses trios. Ça, c'est une chose qu'on peut dire là. Mais il y a beaucoup plus de contrôle de Rondelles cette année à Montréal qu'il n'y a eu par le passé. On s'entend qu'un Semin, un, un Galchenyuk qui tapa cette année, euh, moi, à date au centre, il... il... j'aime bien ce que je vois. Un euh, harceller qui enfin a trouvé sa chaise. Je pense que ce trio-là, c'est un trio de contrôle de rondelles. On va s'entendre là-dessus. Euh, mais tu sais, sinon, euh, Des Harnais sur le troisième, c'est une bonne, une bonne chose. Euh, il a mis des bons gars ensemble sur chaque trio qui fait que ça va bien. C'est sa job à lui, dans le fond, de faire des trios. Là. Fait, ça, je pense qu'il l'a eu cette année. Euh, par chance ou parce qu'il a trouvé des bonnes combinaisons, euh, je ne pourrais pas te dire. Mais. T'sais, je pense qu'il y, y, y a ça qui a bien fait. Il est chanceux aussi que ça ait marché aussi rapidement. Mais je pense que, vraiment, encore là, c'est juste quatre matchs. Là, mais euh, il y a de la constance dans ces trios. Pis ça, je vais y donner cette année, parce que on, on le reconnaît que par le passé, c'était assez... Euh, ça marche pas deux périodes. Ben, let's go, on change de trio. Ben, à un moment relaxe. Mais je pense que cette année, il peut pas faire ça. À date, là, en ce cas, là, on, on va on va reparler, mais il y a cinq défaites de suite. Mais, euh, <rire> ouais, sûrement. Mais sinon, euh, non, c'est... La constance... Ben, c'est surtout ça, je pense, qu'il faut qu'il garde en tête. Là. Constance... Euh, je sais pas... De... Je pense qu'il doit être quand même respecté dans la chambre. Ah, sinon, hein, sinon, sûr, sinon ça marcherait pas. Là. Mais c'est sûr là, à t'as je... ouais, pas mal dit ce que ce que euh, ce que j'aurais mentionné moi aussi. Puis ça m'amène vers mon autre sujet, c'est ah, le power play marche pas encore. Ouais. Même, même Jean-Jacques est pas capable. Jean-Jacques qui est en arrière, il dit hey hey hey, vous avez des idées hey? Puis il y a personne qui l'écoutait, là tout d'un coup on lui donne le rôle, puis ça marche pas plus. Ouais, mais en fait je pense que ça, ça a tout le temps été comme ça, puis je le comprends vraiment pas pourquoi que ça arrive. Les, les, les seuls buts, là, parce qu'il y a eu, je pense, ces deux buts sur genre 18 occasions, je sais pas quoi, dans quoi dans, dans le genre, mettons. Ouais. Euh, on a eu David Darnay, qui était en plein en avant du goaler. Euh, as Markov qui a mis la rondelle au net puis Dernet, euh, travailler pour la mettre dedans. Premier point, le travail. Euh, deuxième point, le deuxième but, c'est euh, Max Pacioretty, qui, euh, sur le côté droit de la glace, qui joue avec la rondelle et qui tire au net. Ah, et voilà, une autre solution, tirer au net. <rire> euh, non, mais pour vrai, je, je, je sais pas si tu regardes regardé le game, mais... Ah non, il tricote. Le power play, là, Ah, oh, ça tricote, mon homme. Ah, oh, ça tricote. Il y a des pantoufles oh. qui sortent de là, là. Oh, ouais, une ça, ça, ça me fait capoter je regarde la game tout ce que je fais c'est shot shot c'est là honnête puis il tire jamais ok ta blonde est -tu en train de dormir <rire> non non ma blonde est à travail ok c'est euh, bon <rire> non mais tu sais je pense que le point numéro un c'est shotter honnête puis foncer honnête c'est écoute Il shot jamais. C'est passe à gauche, passe à droite. Oh, on met en arrière à pointe. pointe. Oh, on repasse en avant. Un autre passe. Il y a un petit trou. On va repasser dans le coin de l'autre bord de la patinoire pour tout mélanger les joueurs. On va la remettre à la pointe. ouais, pointe. Un moment donné, c'est euh, fait. Une ou deux passes, fonce au net, shot. Moi, ce serait pas compliqué. Je jouerais comme dans les NHL, Je fonce au net. Shot pendant que je suis devant. sais, c'est euh, pas compliqué. Au peut il va y avoir du garbage goal. Mais on s'en sacre. Non mais... Ça, moi, sachant les succès qu'on a eu hier dans nos, dans nos games, euh, ouais, ouais, ouais. On fait ouais, mais euh, à 5 joueurs, <rire> c'est ça, ok? J'étais défenseur, je peux pas faire ça. Hey, euh, on se fait une critique d'NHL là, là? Ben écoute... T'inquiète, là. Si tu veux. <rire> fait que, uh, NHL, euh, c'est 2015? Ouais, 2016. 2016, Bon. Moi, je, je critiquais le 2015, mais bon, next year, hein, on va... 2016. Qu'est-ce de, de, qu'il qu y a dans ce jeu-là qui y a plus qu'à d'habitude? Des mods. <rire> non, mais c'est chiant, mais effectivement... C'est légal. C'est légal. Il y a des, il y a des nouveaux mods. En fait, on va être des nouveaux. Prenez ça avec des air quotes. Là. Euh, Ils ont remis des affaires qu'ils avaient enlevées dernièrement, puis qu'ils ont... Hein c'est sûr Et bon t'as les modes normales qui est euh, BADJ dj BGM. dj ouais c'est ma musique ouais bi d'abord ouais. qui a euh, joué le directeur général il y a le Bia pro qui, euh, qui a fait un retour il était là dans le 2015 mais c'était assez minime comme mode euh, ils l'ont peaufiné ils ont, ils ont ramené des anciennes affaires euh, moi je m'en je... on va se dire tout de suite là, je vais faire une petite parenthèse le mode Bia pro est bien Mais si vous aimez des modes de carrière, de jeux vidéo, de sport, allez vers NBA. Même si vous n'aimez pas le basketball, vous allez aimer <rire> ça, OK? Oui, à dire qu'ils ont mis une toute la patente euh, avec euh, c'est Malcolm X que... Euh, qui a scénarisé le mode uh, BioPro de NBA 2K, uh, euh, c'est Spike Lee. Spike Lee, ouais, Michael Comics, même affaire, Ils sont tous noirs. <rire> <rire> c'est pas vrai. On fait pas être euh... <rire> raciste. <rire> Mais sinon, euh, c'est ça. Il y a le BioPro qui est revenu, il y a euh, le, la saison, puis Play Now, différentes comme ça. ça c'était la base du jeu. Mais ils sont revenus en fond avec euh, le, le mode uh, SHL, qui est en fond e-sport Hockey League, qui est un peu euh, Un peu comme un genre de biopro Pro, sans histoire en tant que telle, mais c'est plus comme tu joues ton joueur avec d'autres de tes amis dans une équipe que tu t'es faite contre d'autres équipes composées de vrais joueurs. Fait que tu peux jouer, dans le fond, de 2 à 6 joueurs. Et euh, moi, on vous dit tout de suite qu'à jouer à 6, c'est tough en tabac. <rire> ouais, euh... Avec un goaler humain, là hip yep, boy. Ouais, on va repasser. Moi, je me suis dit me faire un biopro comme goaler pour euh, essayer de voir si c'est si dur que ça bah c'est quand même difficile parce que ils ont justement ça c'est nouveauté ils ont, euh, ils ont changé je m'en dire amélioré euh, oui d'un sens mais ils ont plus changé les contrôles euh, du gardien de but euh, il y a beaucoup plus de boutons à ce stade qui euh, te permet de faire des mouvements autres que juste rester devant le net et attendre que ton bonhomme bouge tout seul parce qu'avant c'était un peu ça tu te mettais dans la ligne de tir puis ton gaulleur faisait le réflexe Maintenant, c'est le euh, joystick de droite qui te permet, dans le fond, euh, en bas à gauche, c'est la pad de, en bas à gauche. Okay. Euh, en bas à droite, c'est la pad de, en bas à droite. Si tu, tu tu comprends le principe, tu contrôles un peu tes mouvements de, de, de bloqueur, c'est ça. Euh, avant, ton gouverneur bougeait moins rapidement. À cette heure, c'est que si tu bouges avec ton joystick de gauche, euh, ton goreur va faire des mouvements plus prononcés pour se déplacer. Tandis que si tu tiens le trigger, dans le fond, euh, je pense que c'est LT ou R, euh, L2, mettons, parce que c'est euh, pour PlayStation, euh, il, il, il va faire des mouvements plus, euh, plus petits, dans le fond, pour okay. suivre la rondelle plus tranquillement. Mais tu sais, si tu tiens ça en même temps que l'autre bouton, l'autre gâchette en haut, ben là, tu vas coller tes poteaux. Je dire, tu comprends que c'est plus compliqué. Si tu veux jouer la rondelle, c'est Y ou triangle. Euh, il y a plein de en fait, allez voir le contrôle sur euh, Internet. Il y a sûrement euh, quelque part qui vont... Je pense que EA, euh, le site de l'IA de l'NHL montrait les nouveaux contrôles puis il euh, y a tu bouton en maudit pour contrôler les Mais c'est quand même plaisant. C'est le fun. C'est juste plate parce qu'il faut que tu choses coller dans le milieu de ton net en papillon pour euh, être bon, mais bon. Euh, sinon, en tant que tel, ça, c'est le, le, un des plus gros ajouts à ce mode-là. Puis Dans ce mode-là, ils ont euh, rajouté... Euh, des... Euh, je cherche le mot pas des patchs c'est un peu ça là, des <rire> emblèmes, ouais, je cherchais le mot ils ont racheté des emblèmes dans le fond parce que ton personnage, t'as plusieurs classes sauf si c'est un nouvel ajout t'as, mettons, franc-tireur euh, fabricant de jeu euh, attaquant de puissance, euh, attaquant polyvalent euh, puis même à la défense c'est la même chose, offensif, défensif euh, batailleur, on comprend le principe Ça, chaque classe, dans le fond, ont des. Euh, C'est un peu pré arrangé Ce qui veut dire que. Avant, c'était assez facile dans ce mode-là. Tu te faisais un gars de CP8, euh, 44 000 livres, puis euh, personne ne te plaquait. Tu fais tu c'était. Euh, c'était cheaté un peu. C'était ouais. de, de tricher au jeu. Tandis que là, présentement, euh, avec les classes, dépendamment de la classe que tu choisis, ça euh, modifie ton personnage. Donc un attaquant de puissance va être plus gros, plus grand, va être plus fort sur ses patins mais n'aura pas des attitudes de contrôle de rondelle et de tir comme un mettons un un sniper là un sniper c'est justement qui lui va avoir un meilleur contrôle de rondelle il va avoir un, un très bon tir mais si tu y rentres dedans il y a des chances qu'il fasse une pirouette tu sais euh, en général c'est pas mal ça pour les classes et euh, justement regarde ces classes là tu as des emblèmes donc un sniper sa job c'est quoi c'est d'en mettre dans le net tu sais fait que, dépendamment si tu scores des buts ben Mettons, tu en score 10, tu débloques un emblème, c'est de l'expérience, Là, tu montes de niveau. Euh, pour le truc de niveau, c'est un peu comme à la Call of Duty, euh, niveau 1, 2, 3, 4, 5, je pense, c'est jusqu'à level 50. Après ça, tu prestiges pour recommencer à 1. Et euh, c'est un peu le même principe. Ça change pas grand-chose au jeu, c'est juste, euh, oups, j'ai débloqué un emblème, tu ne deviens sais, pas meilleur. En euh, tant oui, que... parce que tu as joué plus de games, puis toi oui. physiquement, tu es <rire> meilleur, là, mais ton joueur, non. C'est ça, ton, ton joueur, sera pas 92 overall comparé à d'autres, parce que les joueurs sont assez balancés c'est juste comme je dis, il y a des faiblesses et des, euh, des côtés d'enfants qui sont plus forts sur le jeu dépendamment de la classe que vous choisissez euh, donc c'est pas mal ça, sinon il y a aussi le mode équipe de rêve qui euh, fait un retour, c'est sûr c'est une vache à lait. Je veux dire euh, il enlèvera probablement pas jamais ce mode là, pour la simple et unique raison qu'on peut acheter un petit pack à 4,99$ pour 12 cartes avec une rare donc euh, on s'entend qu'il y a <rire> du monde qui dépense du cash en maudit là-dedans, ça doit pour se faire une équipe. Euh, c'est sûr que... En gros, équipe de rêve, c'est... Euh, imaginez que quand vous aviez euh, 10 ans, que vous achetiez des cartes d'hockey de et que euh, vous vous euh, faisiez un alignement avec vos joueurs euh, dans votre tête, euh, pour vous dire, « Ah, j'aimerais tellement ça. » Tu sais, ton propre équipe a tes cartes. Euh, c'est le même principe. Dans le fond, c'est qu'il y a des paquets de cartes que vous pouvez acheter, euh, où c'est sûr que la monnaie dans le jeu Euh, donc exemple, euh, vous jouez une game, vous en perdez une, c'est 800 POC. Ça, c'est le, le, le nom de la monnaie. Euh, si vous en gagnez une, vous allez avoir plus de POC. Donc euh, à ce moment-là, avec les POC que vous euh, encaissez, plus que vous en avez, plus que vous pouvez acheter des paquets ou acheter des joueurs. Parce que vous pouvez acheter des joueurs aussi uniquement, mettons, euh, sur le marché. Euh, des gens qui font des enchères, si on veut. Euh, donc euh, vous faites votre équipe en achetant des joueurs, des paquets et euh, tout le tralala, pour euh, améliorer votre équipe. Et après ça, ben vous jouez avec euh, vos joueurs que vous avez placés dans votre aliment. Donc, euh, c'est comme si vous... Comme je dis là, le... moi, je faisais ça quand j'étais jeune avec mes cartes de hockey. Fait que euh, je trouve ça vraiment nice. Ok. Euh, pour ce mode-là, c'est un peu ça. Sinon, en tant que tel, là, euh, pour parler des modes, c'est un peu ça. Mais, euh, côté gameplay, parce que toi, je sais que tu l'as skippé l'année passée. Ouais. ouais. Moi, j'ai sauté celui-là, là T'as bien fait, <rire> parce que. C'est à toi de le faire aussi là. Ouais, ben moi en fait c'est ça l'affaire, c'est que je. tu as une maladie mentale, tu tu tu achètes une... on dirait que c'est comme précommandé dans ta carte de crédit à tous les années de base. Tu, tu, tu peux pas passer à côté. J'avais précommandé ça love là. Vous Ben, je pense qu'ils l'ont annoncé au E3 je j'ai fait Ah, je peux le précommander sur Amazon! <rire> euh, c'est pour vrai, c'est ça le problème. Là. Je dis, si tu l'as. Je pense que tu as peut-être mis le doigt dessus, c'est une maladie mentale. Euh, mais cette année, j'ai été surpris. Euh, J'aime mon expérience. Euh, je dois dire euh, d'office que j'ai aimé le 15. J'ai quand même aimé le 15. <rire> mais Parce que c'est le seul jeu qui te permet de jouer au hockey. Fait que ouais. de base, il est comme apprécié, tu sais. Mais en fait, ils ont quand même amélioré le gameplay, mais là, ils l'ont encore plus amélioré. C'est que dans le fond, euh, c'est sûr que dans les deux dernières années, ils se sont vraiment mis sur l'ambiance. Ils voulaient recréer l'ambiance télévisuelle euh, avec les commentateurs, euh, les, les vrais arenas, les vraies chansons, les vrais scies, et tout. Je sais pas, moi j'ai coupé le son. Ah, tu mets pas de commentateur? Non. <rire> ouais. Ils si... disent tout le temps la même affaire, pas vrai. là Effectivement, ils disent tout le temps la même affaire. Mais euh, ils ont quand même amélioré en tant que tel. Ce qui, est, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui, qui ont joué sur les anciennes générations, donc PS3, Xbox euh, 360 c'est que ça faisait longtemps qu'on avait les mêmes commentateurs. Et là, depuis le 15, ils les ont changés. Euh, c'est Mike Oldchick puis euh, je sais pas qui Emrick avec euh... ouais, j'ai un blanc. C'est Ed Orzik. Ouais, ok. Mike Emrick. Ouais. Puis euh, Ed Olsik, l'ancien gardien des, des Caps. Ouais, puis un dude qui est entre les deux bancs que je me souviens plus c'est On le voit rarement, mais on l'entend. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref, euh, c'est une nouvelle gang qui font le... C'est le Marc Denis de, de, de, de la team. là. Ouais, c'est ça. <rire> euh... fait que, pour l'ambiance puis tout ça, je trouve qu'ils l'ont, euh, parce que les arénas sont représentatifs quasi à 100%. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux teams qui n'ont pas leur droit sur les arénas. Ben euh... en fait, il y a, y a, y a <coughs> les euh, les Islanders qui n'ont pas la, la vraie la aréna parce que ouais. pour, si tu jouais ça à vrai, tu verrais pas ton but. <rires> <rires> <rires> ouais, ça c'est D'ailleurs, ça c'est un truc que je reproche au jeu euh, dans les playoffs, tu sais quand les, les, les fans ils ont toutes les, les serviettes là puis là, ils spinnent là, quand as une mise en jeu dans ta zone, tu vois pas ton but, tu vois pas la rampe selon l'angle euh, de caméra. Euh, euh, c'est cool, c'est le fun quand il y a la mise en jeu, mais bâtard, donne-moi une vue que je peux jouer après. Oui, parce qu'ils font un genre de zoom. Fait que ça... ouais, ouais. mais non, c'est vrai. Mais ça, c'est les petits... Je suis sûr qu'ils vont copier... sûrement l'améliorer. C'est juste des fois... Qu genre... C'est que qu'en payoff, tu ne zooms pas, bâtard. C'est tout. Ouais, effectivement. Euh, donc, l'ambiance a été améliorée. Ils ont rajouté les mascottes. Euh, Puis ça, c'est peut-être super con, mais euh, je trouve que ça l'ajoute du réalisme, euh, voir Youpi dans le milieu de la glace c'est vraiment nice euh... les barbes? oui les barbes que ça c'est un autre ajout dans le fond euh, on peut rajouter de la barbe à son joueur et là je dis pas juste un, un skin à ton visage, c'est vraiment une barbe, dépendamment aussi tu peux la mettre super, en fait tu peux ressembler à une espèce de bûcheron avec la chemise carrée euh... puis c'est sûr qu'il y a une surutilisation maintenant sur internet, mais <rire> Quand tu joues, tout le monde est barbu. Euh, mais en général, euh, ça, c'est vraiment cool. Tu as, as la barbe, mais tu as aussi la barbe des séries. Ce qui veut dire que tu te fais une barbe, mais en Syrie, elle peut devenir plus grande. Si tu fais une petite barbe, elle va être deux fois plus grande en, quand tu vas jouer euh, en scierie. Ok. Euh, tu ressentais ça. C'est des petits ajouts que pour moi, personnellement, je me oh, les barbes, c'est le fun. Moi, je ne sais pas si c'est un ajout de cette année Mais dans le mode bio-pro, j'aime beaucoup... Euh, euh, tu sais, on te met un genre de grillage où le gardien de but, là, on t'indique où est-ce que tu as le plus de chances, si tu tires là, de, de pouvoir marquer. Euh, dans le fond, ça marque euh, où est-ce que le gardien de but couvre ou non sur, euh, sur son filet. Oui, ben ça, en fait, c'est une nouveauté. Euh, comment je... C'est l'entraîneur le, le, de glace. C'est une nouveauté de cette année qu'ils ont voulu instaurer pour les nouveaux joueurs à la série. Euh, parce que ce n'est pas tout le monde qui joue à ça et qui connaît autant le hockey ou qui euh, connaît la mécanique, si tu sais comme Moi, personnellement, je les ai enlevés aussitôt que j'ai commencé à jouer, parce que j'en ai pas de besoin. Euh, mais il y a beaucoup de, comme tu dis, le, le, le, le grillage, c'est comme du pixel qui indique, mettons, hop, je te parle là, tu vas avoir plus de chances c'est quoi Plus c'est foncé, plus, euh, moins le gardien couvre. C'est ça. Euh, ça, c'est un, un bon ajout, effectivement, euh, Encore là, comme je dis, ça dépend pour qui. Moi, je l'ai enlevé parce que ça me sert absolument bon, à rien. Bon, bon, bon. Ouais, je... un, une affaire, par contre, euh, l'entraîneur le, m'indique des affaires qui font aucun sens. Je suis pas capable d'avoir de, de, de, de ma note de passage dans aucun de mes matchs parce que dans le... Tu comme catégorie attaque, défense et équipe. Et dans la catégorie équipe, ça me dit euh, réussir les mises en jeu, récupérer la rondelle, blablabla. Le problème, c'est que je suis élié droit. Ouais, c'est que dans le fond, à la mise au jeu, il faudrait que tu fonces au, au milieu pour aller récupérer la rondelle. Ouais, mais quand la poc est envoyée à l'adversaire, je peux pas avoir de points. Oui, effectivement, mais ça, c'est... En je pense que c'est un petit problème. Je pense c'est mal balancé, mais... ça fait que j'ai jamais tous mes points d'expérience à mes matchs. Mais en fait, c'est que tu n'auras pas, pas de points d'expérience sur certains aspects de ton jeu. Parce que en général, ça aussi, parce que tu viens de me faire penser à ça, euh, dans le mode Biopro, ils ont mis un... Pour les joueurs de FIFA, euh, ils vont peut-être plus reconnaître ce mode-là. C'est dépendant de, de comment tu joues sur la glace, ton personnage va acquérir de l'expérience sur certains aspects. Donc, si tu tires souvent au but, ben, tes tirs, euh, autant ta précision que euh, la force de tes tirs, vont s'améliorer. Euh, si tu as des passes et que tu réussis tes passes, même chose. Dépendamment de comment tu joues, ça améliore ton personnage. C'est sûr que si tu plaques jamais, euh, ton joueur ne s'améliorera pas dans les plaquages. Donc, euh, si tu manques tes mises en jeu, exemple, tu n'as pas de récupération de rondelles, ça se peut que ça, ça baisse des trucs. Euh, parce que oui, tu peux perdre de l'expérience. Ce qui veut dire que tu peux perdre, exemple, je ne sais pas, main, euh, la petite catégorie main et œil, dans le fond, c'est que la récupération de rondelles, là, ton bâton puis l'interception, c'est un peu c'est relié à ça. Donc, C'est sûr qu'il y a peut-être encore des petites lacunes, mais comme, comme tu as dit tantôt, c'est du codage, c'est pas super compliqué. Ils vont sûrement l'améliorer, c'est juste que probablement qu'ils n'ont pas mis la main là-dessus. Euh, c'est un peu le dommage, vu de même, parce que logiquement, tu devrais tester ton jeu à la combien de millions d'heures, je ne sais pas, mais parfaire à sortir un jeu et euh, qu'il soit parfait. Mais ça, c'est impossible. Puis en même temps, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de compétition, fait que c'est le seul jeu sur le marché, fait fais avec. Euh, <rire> mais euh, non, en, en soi c'est un bon jeu. Est-ce que c'est un meilleur jeu que l'année passée euh, Ma réponse est oui. Autant pour l'ambiance qui est améliorée, parce que quand tu joues sur la partie, tout parce que t'as pas joué au King, tu peux, faire la, tu peux pas vraiment faire la différence. Mais tu as vraiment l'impression que c'est une vraie game que tu vois à la télé. Fait que c'est ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, mais en général, sinon c'est. Sur toutes les aspects. Autant le gameplay, tu sais, ils ont acheté. Mais moi je trouve sur... encore que c'est saccadé, là, les, les, les, le patinage, puis y euh, sais des affaires qui, fait, qui font aucun sens. Là. Comment tu dois te déplacer pour avoir une chance là, de. Euh, tu sais, quand on joue là, contre, les, contre les, les, d'autres humains, là, tu rentres en ligne droite, c'est sûr que tu te fais plaquer. Si tu y vas en faisant comme un escalier là, en gassant tranquillement, tu peux. Tu te fais quasiment pas toucher. T'sais il ouais, faut, faut que tu, tu le feintes dans le fond, c'est un peu ça là. mais non, effectivement, il euh, y a des affaires qui ont, mais ça c'est comment je peux dire, c'est les, les, les arrangements de setting online euh, le poke check beaucoup trop efficace ouais c'est n'importe quoi comment c'est efficace, puis si tu prends une rondelle ben c'est un tripping automatiquement euh, tu sais c'est sûr que les petites Des petits trucs qui agacent euh, le joueur en tant que tel, mais en même temps, si c'est ton bord, c'est un jeu online. Hein? Tu, sais, je, tu peux pas... Euh... Il, y a tout le temps des, il y a tout le temps des défauts, puis je pense qu'il va tout le temps en avoir. <coughs> Quand il n'y en aura pas, c'est parce que Touquet va revenir en dans, dans liste. Et... Euh... Au moins, j'ai pas vu de, de, de, de, de trick où est-ce que tu marques automatiquement il ouais, y, y en a un peu mais c'est moins pire avant tu le tu fonces au net tu fais gauche droite ou droite gauche dépendamment si t'es gaucher ou droitier tu mettais top net puis ça rentrait quasi tout le temps euh, maintenant les goalers poke ouais. <rire> c'est un petit peu plus difficile même voire quasi impossible euh, mais là cette année c'est la pause euh, de gauche droite one timer si à pause bien évidemment c'est automatiquement un but Mais justement, le, si à passe, parce que les passes sont vraiment plus difficiles à faire, mettons, devant le bus, on l'a vu hier. Je <rire> euh, euh, pense qu'il essaye de balancer le jeu, surtout pour le online, là, parce que pour, quand tu joues tout seul, c'est dépendamment de la difficulté. Là. Mais il est plus difficile cette année. J'ai baissé mon niveau de jeu comparé à l'année passée, puis l'année passée, j'étais au top. Fait euh, j'ai un petit peu plus de misère à jouer. C'est quand même bien parce que ça apporte un léger réalisme. Tu sais, finir ma saison avec les Canadiens avec genre 75 victoires, 5 défaites, c'était moyen, mettons. Mais euh... non, en soi, c'est un bon jeu. c'est, On s'entend, les jeux de sport, c'est. C'est un peu comme un Call of Duty. Ça sort à chaque année. Ouais. Fait que si t'aimes vraiment la franchise comme moi, ou t'as une maladie mentale comme moi, en fait, là, euh, tu vas probablement tout le temps l'acheter. Mais euh, là. Cette année, c'est NHL, puis l'année prochaine, moi, je pense, je vais peut-être sauter à NBA, parce que c'est un autre de mes jeux de sport que j'aime beaucoup. Euh... Puis c'est ça. Tu sais, pour pas faire les comparables, mais je me souviens que tu avais fait la, la critique justement sur réalité augmentée de NBA 2K15, parce que je te l'avais comme poussé dans la gorge. Ouais. Puis euh, as aimé ton expérience Ben, j'ai aimé tout l'enrobage. Le, ouais, jeu, le, le jeu le tu sais le sport en tant que tel les règlements comment il y a beaucoup de boutons là, dans dans euh, NBA là, parce que les dribbles c'est comme euh, c'est comme à NHL, là, tu contrôles ta rondelle euh, et tes tirs avec le, le joystick droit là c'est tes dribbles tu sais des, des doubles dribbles des, des fins des affaires de même ça vient euh, ça vient assez compliqué merci il y a beaucoup de touches là. Euh, Ça là-dessus, j'avais de la misère, mais tout la revanche, le fait que, tu sais, ton joueur, il y a des conférences de presse où tu réponds, tu as des rivalités avec d'autres joueurs, il euh, faut que tu, euh, tu tweets euh, avec, les, les, avec ton monde, tu sais, des, des trucs de même, tu as des cinématiques, ou est-ce que tu as ton gérant qui dit, hey, on devrait faire tout l'affaire d'affaires, bla Tu sais, ça, c'est cool, tu sais. Euh, ce que tu n'as vraiment pas à NHL, puis que j'ai hâte que ça s'en vienne, tu sais. Mais avant que ce soit le cas euh, à NHL... Créme-moi que ça va être à FIFA, ça va être à, euh, à NFL bien avant. T'sais. Bon, effectivement, mais même NFL, dans le temps, il y avait eu le mode Superstar qui était comme nouveau. Tu contrôlais ton joueur, tu avais ton, ton appartement, tu avais, avais beaucoup plus de liberté sur ton joueur en tant que tel. Mais euh, sinon, en tant que tel, moi, moi c'est pas compliqué. Si tu mets le mode euh, My Career, de NBA, dans NHL, j'embarque à 48 millions de pourcents. C'est juste tellement bien fait, comme tu dis, les, les, les, les conférences de presse, les, les événements random qui peuvent arriver. Euh, dans l'NBA, tu, tu crées une paire de souliers pour ton joueur tu sais quand tu dis quand je dis tu crées c'est que tu crées tout dessus tu ouais. as des skins déjà préétablis mais tu as juste à tu colles une partie tu colles une autre partie ouais, tu mets ça par dessus tu mets le logo tu le mets là tu décides de leur site tu, tu décides de tout je le verrai aussi qu'un NHL là, tu crées ton patin un bâton, peu importe puis euh, je pense que c'est ce qui manque le plus parce que outre jouer à équipe de rêve en mode euh, soit le DG dans le fond, euh, que je joue beaucoup plus, puis je viens de penser qu'une nouveauté là-dedans aussi que je vais en parler dans deux petites secondes. Euh, outre tous les modes que je joue souvent, je finis tout le temps par retourner à NBA parce que le mode de la carrière est beaucoup plus attirant et je veux jouer pour découvrir la suite je veux vraiment, tu sais, comme, ah, il va se passer de quoi, il va se passer de quoi, puis j'aime quand même jouer, je veux dire, c'est pas ça le, le problème, sauf qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe, puis c'est vraiment, vraiment bien fait, euh, puis, justement, dans le mode, soit le DG, dans le fond, ils euh, ont rajouté la morale des joueurs, qui est bien, mais qui manque de peaufinement, à mon sens, euh, parce que les joueurs sont dotés d'une morale, maintenant, ce qui veut dire que Le vestiaire, maintenant est à 75% de bonne entente parce que le monde s'entende bien. Mais tu sais, si tu échanges un joueur ou qu'un joueur ne joue pas ou tu l'envoies, le, tu maintenant avec les Ice Caps euh, dans la Ligue américaine, il baisse son moral. Fait que ça peut baisser son overall, donc il va être moins bon. Mais s'il joue plus en bas, il va... Il y a plein d'événements qui font que ça change la morale. Fait que ça monte ou ça descend son, euh, son overall. Euh tu aussi des les joueurs ont des amis maintenant dans l'équipe même si des fois c'est un peu louche euh, mais ils ont des amis fait que si tu échanges l'ami là il va perdre du moral mais si tu échanges un gars qui n'aime pas dans l'équipe lui il va gagner du moral comme un autre prend en perdre c'est là c'est gestion de okay. d'émotions si on veut là. mais tu sais si s'il se passe quelque chose lui aussi il va peut-être vouloir te parler fait que là tu parles avec lui puis ça c'est peut-être le côté que je parle qui aurait besoin d'un peaufinement c'est qu'il il y a l'impression que c'est un peu random euh, le gars ah euh, oh, j'aime pas mes performances dernier jour là t'as comme quatre réponses à y donner pis là tu dis bah je vais répondre ça c'est ce qui a l'air d'être le mieux tu sais parce que tu y rentres pas dedans t'es juste ah ben c'est correct tu passes une mauvaise passe mais je sais que tu vas te replacer tu dis ça ça affecte pas son moral je me semble que je t'ai remonté. ça devrait affecter ton moral comme des fois tu vas dire ça mais euh, il prend mal fait qu'ils son moral baisse je dire que je, je pourrais répondre n'importe quoi puis ça va jouer sur une morale d'une façon ou d'une autre ouais fait que ça c'est peut-être à peaufiner euh, tu peux réunir l'équipe aussi mais des fois tu peux trop réunir l'équipe tu sais, es le DG d'un sens puis tu peux réunir l'équipe quasiment à chaque game de rivalité je trouve ça un peu euh, tu vas <rire> pas Bergevin descendre dans dans une... Dans le vestiaire, genre à chaque match, là. Non, parce que ça, après ça, ça a comme plus de poids. Ouais, ben c'est ça. Fait que euh, c'est un bel ajout, mais euh, à vérifier. Moi, je pense que ce que je vois avec cette, cet ajout-là de la morale, c'est qu'il va probablement avoir bientôt euh, la négociation de contrat parce que tu signes tes joueurs là, en plein milieu de saison, parce que là, c'est impossible. Okay. C'est un peu plate. Mais bon, en général, euh, je voyais là qu'une note pour pas aller trop loin dans le jeu parce que c'est un bon jeu de hockey, on s'entend que c'est du hockey, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine que vous connaissez le hockey. Euh, cette année, je vais lui donner un 8, parce que c'est vraiment pas parfait, c'est mieux que l'autre, parce que l'autre, l'année passée, j'aurais facilement donné un 5, c'est euh, un jeu de hockey, c'est le fun, mais il manque beaucoup trop de temps, mais cette année, je pense qu'un 8 peut faire la job, mais si l'année prochaine, ça s'améliore pas et que c'est à peu près la même affaire, ma note va baisser, même si cette année, j'ai donné un 8. Ok. Intéressant. Toi, ta, ta note serait de deux pour y avoir euh, euh, joué à, mo à moitié. Euh, J'irais avec un 7. Je trouve qu'il y, euh, y a encore des manques. C'est pas nécessairement clair. Tu sais, j'ai essayé de le, le, euh, euh, être le, le, un DG d'équipe, puis. Euh, J'ai même écrit, je fais quoi? Comment ça marche? Je suis plus capable de rien faire. <rire> t'sais, <rire> t'sais, le, le, le jeu est fait en conséquence que tu es censé avoir joué toutes les années d'avant, tu sais. D'avoir vécu les, les évolutions. J'ai sauté une année, puis il y a certaines plages, je me sens vraiment perdu. Là. Ouais, il y a beaucoup de stock à gérer. Dans ce cas-là, le mode saison serait peut-être mieux pour toi. Ouais, mais je veux pouvoir jouer à tous les, les modes de mon jeu, là. Oui, effectivement. T'sais, en tout quoi. cas. Oui, je suis d'accord. Euh, passe sa palette, William et mon euh, quelqu'un qu'on connaît pas partout, euh, nous demande... Euh, en fait, il nous envoie un article, je l'ai linké sur euh, Facebook, euh, Jerry. Oui. On va ça. Euh, C'est euh, la gang de ESPN, le magazine, qui ont fait leur top 122 euh, des euh, quatre euh, sports majeurs. Donc, football, euh, basketball, baseball et hockey. Et euh, ils ont classé des équipes dans un ranking. Donc, il y a 122 clubs. Et là-dedans, on trouve les Maple Leafs de Toronto qui sont derniers une troisième fois en quatre ans. Et le Canadien se trouve à la 54e position, soit 15e pour les équipes de hockey. Euh, dans les leaders, là, dans le top 5, on trouve les Spurs de San Antonio dans la NBA, les euh, Grizzlies de Memphis, le Lightning de Tampa Bay, les Ducks de Lime et les Seahawks de Seattle qui sont dans le top 5. Euh, Il nous a juste partagé ça. Fait que je suppose qu'il veut qu'on commente euh, cet article-là. Perso, je trouve que le Canadien, 15e dans la Ligue nationale, c'est vraiment très, très loin. Et écoute, ils sont 15e dans la Ligue nationale, OK? Puis ça, c'est parce qu'en avant d'eux autres, toi, les Stars de Dallas, OK, ils vont peut-être être bons. Mais 3e dans la Ligue nationale, j'ai un peu de la misère. Mais je ne sais pas à... jusqu'à quel point euh, pu, euh, euh, le succès sur la glace a un impact Non, je sais, je pense qu'il parle beaucoup de euh, le, le, le prix des billets, euh, le fun que tu as à aller. Un, je sais que c'est un gros enrobage. Là. Mais, mais le est... Canadien, c'est une équipe riche, il y a plein de monde qui y vont, il y a du succès sur la glace. Euh... Mais les billets sont chers. Oui, mais en même temps, les gens sont prêts à aller payer ces billets-là. Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, si tu fais un sondage par la suite... As aimé, oui qu'est-ce que t'améliorais le prix des billets ou le prix de la bière ou le prix de fait que ça j'imagine que ça ça, ça, ça l'affecte l'équipe mais je suis totalement d'accord pour t'sais, dire que il y a deux grosses incohérences là les Coyotes de l'Arizona sont sont e et les Panthers de la Floride sont 13e. Ils sont en avant du Canadien, là ouais mais les autres ils donnent un billet fait qu'en partant le monde trip parce qu'ils peuvent y aller mais il y a personne ouais, mais... qui va pareil. tu sais ben c'est ça tu sais si le stade n'est pas rempli comment tu peux dire que l'équipe a du succès entre guillemets bon et puis en même temps, alors, c'est... Te mon, mon impression générale, c'est qu'ils connaissent peut-être bien des affaires sur bien des sports, là, ESPN, moi hockey, ils connaissent « fuck <rire> moi, Ils sont complètement discrédités. Moi, le, le palmarès de hockey, euh, je le comprends pas. Je vois aucune logique, fait que c'est de la merde. <rire> non, pour vrai, c'est moi, je suis pas d'accord pas en tout. Je regarde ça puis je suis comme « non ». Tu sais, les je... deux seuls choix que je peux comprendre, c'est « Tampa Bay ». Parce qu'ils sont forts, ils ont une bonne équipe. Ouais. Il faut que tu es super Puis les Red Wings aussi, bon club, euh, bon bonne historique. Aux États-Unis, un des clubs qui marche beaucoup, c'est le Wild, parce que c'est un des c'est le Hockey States euh, qui appelle. OK, c'est correct. Après ça, là, je veux bien, là, mais l'avalanche Colorado correct. Mais pas en avant du Canadien. Les Blue Jackets sixième. Euh, Honnêtement, ben, là? Non. Non. Non. Non. J'essaie je, de jouer un autre qualificatif, mais non, je pense que c'est direct ça. Ah, là, moi je comprends juste pas. Là. Euh, en tout cas, là. Fait que c'est de la merde, ESPN, euh, ta crédibilité vient de te dropper de façon fulgurante. En tout cas, pour Et nous tu... autres. Ouais. <rire> c'est pas pour les autres là. Euh, mais en tout cas là-dessus, là. puis je me doute que tu sais, nous autres, on est des fans de hockey, fait qu'on connaît ça. Imagine les fans des autres sports. Probablement qu'il y a des erreurs aussi dans ces autres sports-là. Ah, ouais, le, probablement. Fait que le top, là, des quatre ligues, là, c'est de la grosse merde. <rire> ouais. Tu sais, si non. on combine plein d'erreurs ensemble, ça fait juste une grosse erreur, tu sais. Non, c'est ça. C'est... Bien... On s'entend aussi que c'est qui qui a fait ce. Je sais que c'est ESPN, mais ça va être quoi à la limite il y a genre 3-4 personnes qui ont fait ça puis peut-être c'est juste qu'ils ont fait genre oh, faut qu'on fasse un ranking des we'll faire, Wildfires go, mettez des équipes là, puis on va faire un, un ranking. Tu sais. On connaît Focal ça puis <rire> ouais. Euh, oh, ok c'est, si, euh, ma dire les noms, je pense que ça mérite Ramona Shelburne et Mark Stein euh, et euh, qui sont de l'associé de D'accord. Fait qu'ils sont associés euh, tout ensemble mais ils ont fait une job de merde d'après moi ils triple plus NBA parce que si je regarde le ranking NBA, t'as euh, les Spurs qui viennent premier dans NBA mais sont premiers overall T'as les Grizzlies de Memphis qui sont deuxième overall T'as les Thunder qui sont 7e overall Tu sais, t'as le 13e, 16e, 21e, fait que tu vois qu'ils sont tous super haut dans le classement Fait que d'après moi ils, ils aiment le basket. Ouais, possible et euh, je suis en train de, de checker euh, le nom des, des deux Euh, Il y a moyen de trouver leur, euh, leur Twitter. Et euh, Stane, c'est un euh, reporter pour la NBA. Il est spécialisé là-dedans. Et l'autre, Ramona, la fille, c'est une writer pour euh, ESPN et elle travaille à Los Angeles. fait que Je ne sais pas jusqu'à quel point le hockey est dans ses top priorités dans, pour les deux. Oui. Non, c'est ça. C'est à prendre avec un grain de sel. Moi, non, je non, pas non. C'est avec, avec pis... un troc de sel. Puis, en fait, <rire> euh, zéro crédibilité. Euh, bon, voilà. C'est tout. Moi, je, on classe le dossier. Ça s'en va dans la filière 13. Puis, euh, ça se peut qu'on mette le feu dans la poubelle, tu sais. <rire> c'est dur. <rire> un baril en métal. Euh, ouais, un, un bucket de métal liquide. Ah, uh, hey, non! <rire> non! on ne crois pas ça ici, toi, là, là. Euh, Je vous invite à l'écouter écouter. Euh, les gars qui sont parmi nous, il euh, ne faut pas le prendre perso, l'épisode sur Terminator. Ah, <rire> oh, hey, jamais j'aurais pensé que tu m'aurais ressorti. <rire> In your face. Euh... <rire> Jerry où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Ah, ben on peut me retrouver sur les Geeks qui sont parmi nous. Euh, je ne suis pas dans les derniers épisodes, mais je devrais faire un retour éventuellement. Un, un comeback salué de tous. Ouais, ben si on veut. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas. Euh, sinon aussi euh, sur Facebook, euh, Jerry Godboo, euh, rajoutez moi faites juste me dire Hey, je te connais des geeks qui sont parmi nous ou ouais, hey, je te connais de hors-jeu puis après ça, ben, on parlera de hockey ou de jeux vidéo ou peu importe. Euh, sinon, je suis aussi sur Twitter à Godboo25. Donc, euh, rajoutez-moi. Suivez-moi, en fait. Euh, Écrivez-moi. Je vais vous répondre. Je suis tout le temps connecté là-dessus. fait que C'est bien nice. Euh, sinon, je ne suis pas ailleurs, je crois. Euh, non. Non? Non, je ne pense pas. Euh, Donc, euh, sinon, euh, toi, j'imagine que tu as une présence sur le, le net. Ouais, un petit peu. « At B » sur Twitter, Facebook.com. « J'ai bien cherchez-moi. Euh, » Là aussi, dites-moi que c'est pour jaser le hockey. Pis, ben, en fait, j'incite pas mal tout le monde. Euh, sinon, j'anime La Réalité Augmentée, un show sur la techno et les jeux vidéo euh, qui sort de façon hebdomadaire. Et euh, ben, Il y a toujours les comptes euh, officiels de hors-jeu. Que vous pouvez suivre sur Facebook, chercher hors-jeu Podcast et sur Twitter at podcast Et on a un WordPress wordpress.com sur lequel vous pouvez retrouver nos différentes émissions, en plus de retrouver la POC notre blog sur lequel parfois on écrit des articles à thématique de hockey. Bien sûr. Je travaille justement sur un article. Je suis en train de me prendre des notes et ah ça devrait sortir. Je ne donne pas de date parce que je ne serais pas du genre à la respecter, mais ça va sûrement sortir au courant de bientôt. <rire> au courant de bientôt ouais, Alors, on puis, aime euh, la précision autre chose aussi il faudrait pas parce qu'on oublie de le mentionner. Je pense juste parce que tu en as parlé dans la réalité augmentée euh, on est sur iTunes <rire> oui ben oui donc euh, tu sais si vous nous écoutez à partir de là ou même si vous nous écoutez pas le serveur à partir de là euh, venez nous donner des étoiles 5 euh, des préférences euh, des petits commentaires des trucs comme ça ça nous permet de sortir plus souvent puis des podcasts sur le hockey il y en a peut-être pas autant francophone je parle parce qu'en anglophone, je pense qu'il y en a beaucoup plus ouais Donc, euh, ça serait nice, mais en même temps, ça nous démontre tout l'amour que vous nous donnez. Exactement. On vous aime. On vous aime. Je t'aime, <rire> je bête aussi. Ah, Je, je t'aime aussi. C'est du bro love. Ouais, gros bro love, solide. Bon, ceci étant dit, je te remercie d'avoir pris du temps avec ton café et euh, tes toasts. Ouais, ça, ça Bref, juste chaud les... <rire> <Et rire> merci à vous autres les auditeurs d'avoir euh, pris le temps de nous écouter ça nous fait euh, très très chaud au cœur et on vous dit à la prochaine fois bye bye yes. ciao là